Salut à tous et à tous, c'est générations Manga, épisode 512 Et alors, euh, les conventions approchent à grands pas, hein, ça y est, on reprend les affaires, hein, après euh, le gros topo euh, sur euh, Paris Manga. Maintenant, on va vous dire que le week-end prochain, ça va être le Japan Tour, donc on va y être, on va faire plein de choses bien, et la semaine d'encore après, ça sera fan à Manga et donc, il euh, y a Rio qui va nous appeler euh, d'ici quelques dizaines de minutes, pour nous en parler aussi Voilà, et Chris est là Salut à tous Voilà, voilà, alors... Et n'oublie pas, euh, fin euh, donc février, c'est euh, donc le Mangaizer, mais c'est aussi le Monaco animé Show. Voilà, ça c'est beaucoup plus lourd, hein, donc, mais en euh, même temps il y a ça, effectivement. Nous sommes conviés, nous sommes accrédités pour cet événement, et donc nous aurons l'occasion de réaliser quelques interviews. Exclusive. Surprises exclusives, on a parmi les, les petits chanceux, c'est formidable, donc euh, on vous prépare plein de bonnes choses pour les semaines qui arrivent, là attention il y a du lourd. Ça hein. rigole pas, j'ai du lourd, j'ai du très très lourd <rire> Alors, comme tu le disais justement, ce week-end, le gros événement, hein, des plus gros événements de l'année en termes de, on va dire, de conventions, voilà, mm -hmm. de salons, le Japan Tour. Euh de superbes événements, des invités Alors il euh, y a aussi euh, la Japan Expo Sud en même temps à Marseille, on a déjà dit un milliard de fois ce qu'on en pensait, donc euh, voilà c'est le programme, non, faut pas aller à Marseille, il faut aller à Tours. C'est ça. Donc euh, the place to be c'est Tours. vous no, dit, mais mais voilà, je invités, sais que no, no, no, no, no, no, à no, à Marseille mais il faudra non, pas mon plan, voilà, non, ils ça c'est dit Ils seront tous à Tours, voilà. alors à Tours on aura des superbes invités, hein, donc euh, on aura notamment le fameux show du générique TV no, donc on vous en a déjà parlé, mais c'est vraiment un truc à faire, ça va être formidable, un concert avec les plus grands génériques de vos héros préférés, on aura donc en guest Michel Barouille, notre ami Michel, qu'on aime applaudir hein, à chaque fois, parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Michel, donc, qui nous interprétera quelques-uns de ses plus gros succès. La bataille des planètes, par exemple, Vic le Viking, que et Jekyll, Judo Boy, Judo Boy, hein, ça c'est du lourd, judo ça. Boy. Les mousquetaires. ouais sous le ciné-mousquetaires. Sous le ciné mousquetaires c est c est Les deux et Les deux Mazinger. Et surtout... Et Albator aussi, sa version d'Albator. Euh, voilà. Qui vient et tout et tout faut juste faut de rajouter à son... ne faut pas oublier sa super méga version de la mort qui tue de Bioman. Le, le Bio vrai générique ouais, le de, de Bioman. Bio le seul le vrai, Le premier. Celui voilà, que vous avez découvert à l'époque euh, sur la première diffusion de Canal+, de Bioman, voilà. en France, et donc il sera accompagné de Valérie Barouille, sa fille, Valérie, alors qu'il se fait très rare en concert pour, euh, pour euh, chanter des génériques, est vrai, est vrai. Elle est plutôt, on va dire, dans une, une ambiance jazz... dans mm -hmm. des, des concerts un petit peu plus intimistes, sympathiques, mais un peu plus intimistes. Ça fait un petit moment qu'elle a pas chanté ses génériques sur scène. Donc là, si vous êtes fan de Magical Girl, Crémy, Amy, Vanessa, etc., vous allez vous régaler, ça va Jeanne être et formidable. Serge. Et il faut pas oublier Jeannet Serge, bien sûr, un de ses autres euh, génériques cultissimes. On aura aussi Dominique Poulain, Dominique Poulain qui nous chantera les génériques de Candy. La seule la vraie, les premiers génériques, les vrais Pas Dorothée, voilà. les la vraie au pays de Candy Ils tous les trois sur scène et il y aura des surprises J'en dis pas plus, il y aura une mise en scène assez sympathique. Ah donc si vous voulez voir tout ça, venez, ça va vraiment être grandiose. là. Faut... Venez, venez, Ce week-end, franchement, si vous avez rien d'autre à faire, vous êtes dans le coin et tout, il faut, faut venir, vous allez regretter sinon. Ah ouais, sinon... Euh... Et on n'oublie pas, bien sûr, il euh, y a un programme de folie. Hein, vraiment, vous allez enchaîner. Alors, il y a le concert, il y a des superbes conférences. Donc une conférence dédiée à Dragon Ball Z, entre mm -hmm, autres. C'est vrai. Une super conférence sur les... coproduction franco-japonaise, donc il y aura différents invités, dont notre cher Bernard Derriès, fait. puisque Puisqu il la DIC il, il, a inauguré il est... un petit peu ce partenariat avec les japonais, les, les mmh. coproductions. Tout à fait, et puis il habite à Tours, donc ça tombe bien comme c'est à Tours. Et c'est bientôt l'anniversaire de Ulysse 31, donc ça sera sûrement l'occasion d'apprendre donc de, de des nouvelles exclusives. Mmh. On aura le plaisir d'ailleurs de s'entretenir un petit peu avec Bernard, donc on va vous ramener une petite interview, vous allez voir. Vous en dirait des nouvelles. On aura aussi une invitée euh, japonaise, une grande mangaka. Ka. Je vais y arriver, mmh. c'est compliqué. Madame Igarashi. et eh oui, moi, la Igarashi. dessinatrice de Candy, Georgie. Entre autres. Mmh. plein de petites choses qui sont voyez, il y a vraiment euh, là je vous cite pas tout hein, vraiment euh, il y aura encore d'autres invités on va avoir Marco Pago Marco Pago euh, qui a quand même euh... le créateur de Calimero exactement Calimero. et qui a fortement participé donc, au, au Sherlock Holmes qui est à l'origine du Sherlock Holmes réalisé par fait. Miyazaki attention Miyazaki n'a fait que les 4 premiers épisodes exactement. parce parce en fait la production a été interrompue donc, euh, en vous cours voyez, et entre temps il est parti une affiche aussi. de choix quand même donc euh, ça voilà. vaut le détour il y aura pas un moment de répit donc euh, un week-end de rêve quand même Voilà, de rêve euh, et de joie avec tout ça Et il y aura aussi des comédiens de doublage, il y aura Thierry Bourdon et Amélie Morin Donc exactement, Les voix de les Candy pas, et Thierry Manchester On est complètement dans ce qu'on disait dans la thématique voilà. puisque Amélie Morin euh, qui a participé donc, au doublage de Sherlock Holmes Aussi, et autres, puis elle a chanté la chanson Exactement Voilà, générique. Et les moumines, c'est plein et de choses moumines, enfin, euh... Et les Mimi Cracra <rire> <rire> Entre autres <rire> voilà. On aura également l'occasion de s'entretenir avec elle Pour une superbe interview, donc euh, restez à l'écoute dans les prochaines semaines. On vous diffusera donc ce petit moment de choix. Voilà, voilà, que du lourd, que du lourd. Donc, Japan Tour, The Place to Be. Hein vous savez ce, ce, weekend, ce qui se passe quand je dis ça à, part, enfin, à partir de vendredi, même. Donc. Voilà, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et dimanche, euh, date très importante dans l'histoire de la science, puisque c'est mon anniversaire, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. <rire> voilà. donc, bah, sur ce, on va s'écouter euh, le seul, le vrai générique de Candy, alors qu'il sera donc interprété en live euh, à toi. Voilà, tour. par Dominique Poulain, Elle-même. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dominique Poulain était une Claudette euh, de Claude François. Il y l'occasion d'en reparler ah. sûrement avec elle. Voilà, <rire> voilà, il y aura une fléchette, parce que ça s'appelait comme ça, ça s'appelait les fléchettes. Euh, donc, voilà, au pays de Candy. Oui. Pays de Candy comme dans tous les pays On s'amuse on pleure on rit Il y a des méchants et des gentils Et pour sortir des moments difficiles Avoir des amis c'est très utile Un peu d'astuce d'espièglerie C'est la vie de Candy Mais elle rêve et imagine tous les soirs ensemble prince des collines, viens lui parler doucement pour chasser sa tristesse. Elle cherche la tendresse. Kaline et taquine, toujours jolie, c'est candide, candide. Et on enchaîne bien entendu avec euh, le génie de fin. Oh Donc on est de retour et comme je vous l'avais promis, nous avons donc Rio qui est au téléphone. Alors est-ce que tu m'entends euh, Moi je je, je t'entends très bien, un peu loin mais je t'entends très bien. Bon bah si tu m'entends, nous on t'entend parfaitement bien. Et donc voilà, euh, donc voilà. Pas... Donc tu vas Ça, pouvoir. Tout le monde, en tout cas. <rire> je sais pas qui est là, je sais pas qui est présent ce soir. Je suis désolé, j'ai terminé un peu. Alors vraiment, y a, donc euh... Chris est avec nous sur le plateau et nous avons Ben Baker qui est là parmi nous en fantôme. <rire> Special guest. Oui. Voilà. oui okay. encore en vie, ouais. Oui, il est encore en vivant, tu vois. Bah quoi que en fantôme, on sait pas du coup. <rire> <Voilà>. <rire> Donc tu Et es là. Chris euh, je, sais, je, je, je sais même pas si Chris, je le connais Si si on se bien très le voir. Ouais, je je je je je je je Bah alors je vais non, te bah... laisser quelques secondes là parce que donc justement il faut que je m'entretienne avec le fantôme <rire> et donc tu vas donc, donc nous, parler nous allons de converser ensemble voilà exactement donc euh, Rio tu voulais nous parler de cet événement qui aura lieu à Easer, donc à côté de Moulin dans l'Allier euh, oui tout à fait en fait euh... alors est-ce que tu, tout d'abord tu peux nous rappeler un petit peu le concept de manga Easer Euh, c'est de boire de l'alcool et de consommer de la drogue. <rire> non, je rigole. Je rigole pas de ça, oui, on fait ça. Non, euh, bah, euh, la, le concept de Fanamanga. Alors déjà, il faut savoir que c'est un salon qui existe depuis euh, maintenant 8 ans, mais qui n'a jamais vraiment évolué parce que bah, au tout début, malheureusement, quand il n'y a pas forcément de moyens, c'est difficile. Et puis c'est surtout que il n'a pas été euh, considéré à sa juste valeur par les gens qui le géraient jusqu'à preuve, du mm -hmm. contraire, jusqu'à maintenant. Donc euh, on a décidé avec... Euh, bah, toute la clique, les Kenny, les nattes et compagnie, de reprendre l'événement et d'en faire une vraie convention à l'ancienne. C'est-à-dire que les structures sont en place pour, et donc c'est une convention ni trop grande ni trop petite, je dirais même à petite échelle, mais à véritable échelle conviviale. Donc en fait, c'est une vraie convention où, on va venir, où les gens vont venir vont vraiment partager, pas seulement se poser dans un coin pour faire les photos, pas seulement venir pour jouer aux jeux vidéo, pas seulement pour venir pour faire les boutiques. Toutes les activités, euh, toutes les personnes qui ont été invitées ou tous les exposants qui ont été démarchés. Euh, il faut savoir que j'ai entrepris euh, l'organisation de cet événement où j'ai pris personnellement contact avec tout le monde en expliquant tout simplement les démarches qu'on ne voulait pas perdre. Le famille conviviale de cet événement et le mot d'ordre principalement c'est partage et amusement voilà voilà donc une convention sur dans laquelle on pourra retrouver un petit peu toutes les activités qui font la joie un petit peu des cosplayers par exemple des fans de karaoké etc des choses comme ça ouais tout à fait en fait je suis pas je suis pas un magicien j'ai pas sorti ça du fond de ma poche sur le concept Historiquement parlant, j'ai ni plus ni moins qu'adapter euh, ce qu'on a eu vu à l'époque quand avec Kenny on, et mon ancienne association, donc euh, quand on parcourt un peu la France, mm -hmm. on ne faisait jamais les grosses conventions parce que ce n'était pas, euh, pas notre créneau, ce n'était pas un truc dans lequel on s'éclatait. Euh, pour avoir fait une Japan Expo personnellement, surtout en tant qu'association, euh, quand on se déplace pour s'amuser, nous on ne s'y amuse pas. Parce que les gens, ils sont principalement pour le cosplay et courir en cosplay, pas enfin, s'amuser en cosplay, ce mmh. qui est différent. je pense que je peux comprendre, car c'est la plateforme de lancement pour les voir Cosplay Semites et compagnie. Mais c'est surtout que voilà, il n'y a pas vraiment d'infrastructure pour que les gens viennent participer à des jeux, s'intéressent aux activités de ces associations qui se donnent de la peine, parce que c'est du travail. Donc une association, avant tout, c'est quand même une passion partagée par des passionnés pour des passionnés. Exactement. Donc, donc cette année, on a mis en place... Euh, Bah, ni plus ni moins que ce qui se faisait à l'épitanie mais qui va se refaire cette année vu que je suis euh, membre, membre, on va dire entière et en intérim par distance du, du staff. D'accord. Euh, donne un coup de main aussi et ni plus ni moins. On a restructuré toutes les activités qui existaient mais à l'ordre du jour. avec du karaoké, euh, du jeu, alors des jeux variés, Blind Test, Megan Blind Test, Questionnaire, euh, euh, on a euh, le Game of Geek qui est un, un mix de plusieurs jeux qui enfin, fait plusieurs épreuves et par équipe qui est assez monstrueux. Euh, Qu'est-ce qu'on vous propose d'autre On vous propose, propose euh, mime, ça reste des jeux vas-y, sur des MIM, on a des, des, des flouteurs donc où on doit retrouver des, des, des personnages de dessins animés, de films, de séries, enfin voilà, c'est un peu... Il n'y a pas de recette miracle, c'est des, des concepts qui existaient depuis la nuit des temps, seulement il suffisait de les retravailler et surtout on propose ces activités du matin au soir non-stop. Ah voilà, donc donc euh... Euh, il n'y aura pas de temps mort, on déplace sur l'événement 17 personnes, nous d'association Fan juste pour avoir en activité toute la journée euh, quelque chose à vous proposer parce que ça ce sont les activités animation mais... Il y a des animations qui se font aussi en stand, qui sont dans un autre, euh, dans un autre domaine, un peu, plus, un peu plus passif, je dirais, mais des centres photomontage, euh, vous avez euh, alors un atelier cosplay, vous aurez un atelier dessin, hein. il y aura même un salon thé avec euh, mm. le principe du salon thé, c'est salon thé découverte manga, où on explique que euh, chacun vient un peu comme dans un club de lecture, parler d'un manga qu'il a découvert, qu'il aime, qu'il apprécie. Euh, c'est vraiment ouvert. Euh, public, c'est vraiment ouvert aux gens et pour que le, les gens se parlent entre eux et non pas se bousculent pour être les premiers arrivés euh, au magasin parce qu'on pense que c'est vendu moins cher euh, <rire> que, euh, que quand on est sur un salon. Donc c'est pour enlever ce côté commercial, c'est un vrai vrai, euh, un vrai partage. En fait, ouais. Voilà, en fait, euh, tout un programme pour bien s'amuser, passer une bonne après-midi avec les copains et faire plein d'activités, comme au bon vieux temps, finalement. Ça rappelle un petit peu... Euh, enfin, Moi qui ai connu, et pour les nostalgiques, les, un petit peu les soirées euh, que tu animais avec tes amis, donc au, au clown sur Clermont-Ferrand, par exemple. Euh, alors oui, bah, forcément, comme je disais, hein, y a pas, comme je ne dis, suis pas magicien, c'est pas, pas de la nouveauté, c'est du réchauffer d'une certaine manière, mais.. Euh... Voilà, quand c'est servi euh, différemment, quand c'est travaillé dans l'air du temps, euh, s'adapter au public euh, actuel, s'adapter au public et, euh, qui existe, qui n'est plus celui d'il y a 10 ans, qui n'est plus celui d'il y a 20 ans, et ainsi de suite, on fait toujours fureur avec ce, avec ce genre de choses-là, seulement il suffit de savoir l'orienter. Alors, on va dire qu'il y a un petit plus euh, maintenant, c'est que bah, déjà, il y a des acquis, pardon, il y a de l'expérience. Il y a des acquis je... Tu as des acquis en invité <rire> Je m'en bien, je m'en bien. Ouais, <rire> nous dons. Mais non, euh, ouais, en fait, on va dire que c'est surtout qu'il voilà, y, y, y a de l'expérience, il y a des, des acquis, des habitudes, il y a aussi euh, ce côté où euh, bah, moi j'ai passé euh, 5-6 ans, enfin surtout 5 ans, c'est 5 dernières années, à me détacher de tout ça, bon, pour mes raisons euh, personnelles, euh, d'autres se sont empêchés, dépêchés de, de, de, de reprendre ce marché, c'est une bonne guerre, ils ont raison, euh, tant que c'est bien fait. Euh, seulement moi, au bout de cinq ans, quand je suis revenu, que j'ai constaté euh, et qu'on m'a proposé de revenir, je constate qu'il n'y a pas eu d'évolution et qu'on est devenu aussi snob que dans des grandes conventions. Donc, ça m'a un peu piqué au vif et du coup, ça m'a donné une vraie motivation pour relancer quelque chose où on a un vrai envie de se lancer. Du coup, euh, voilà, ces activités, c'est ce que l'association euh, vous propose, euh, ce, que je vous ai, ce dont je vous ai parlé. Mais euh, durant l'événement, il n'y aura pas que ça. C'est un événement qui se déroulera donc les 27 et 28 février, euh, donc le week-end prochain, celui qui vient. Euh, et donc, il y aura lieu sur deux jours plus une nocturne. Donc, il faut savoir qu'on est ouvert non-stop de 10h à... Alors, c'était prévu minuit, mais ce sera 1h du matin, le samedi. 1h du matin, j'ai des frissons. <rire> voilà, et c'est ouvert le dimanche de 10h à 19h. Euh, à disposition après... Euh, Le côté exposant est ouvert jusqu'à 20h en fait, le samedi, et après bon, on garde le côté bar, jeux vidéo et bien sûr la salle de spectacle. Euh, car il faut savoir qu'on a la particularité cette année euh, pour voir qu'on a une petite convention euh, qui, qui n'a pas du tout de moyens, qui n'est pas vraiment suivie. Je tairai les, les noms d'oiseaux dont, dont on a été affublé parce que c'est vrai que malheureusement, moi j'ai revu cette convention pour la première fois depuis des années l'an dernier et que pour moi il n'y avait aucune évolution. C'était tout à fait justifié sur euh, certaines critiques qui disaient que ça manquait de vigueur ou autre, et justement, ça ne demande que ça, que l'on qu s'y implique. Mais plutôt que de miser toujours sur des, euh, ben, des grosses machines pas forcément euh, attractives, à mon goût, penser qu'il y a d'autres gens qui aiment partager, donc euh, créer là-dessus, justement, sur cet événement, un engouement, donc pour cette première fois où on se relance, parce que c'est un relancement, c'est une véritable première fois. pour nous et pour moi euh, qui me suis vraiment impliqué dans l'organisation euh, on propose euh, et pourtant euh, on n'a pas les budgets de, des grosses machines en France mais on propose quand même donc, des activités non-stop du matin au soir nous proposons deux concerts un style rock euh, donc, plus classique euh, qui, qui reste dans le, dans le, dans le style rock donc, qui sont nos copains d'Asterwash de euh, des lieux génériques euh, de notre enfance et qu'on affectionne Donc, repris à leur sauce et à leur goût et, et pour l'occasion nous aurons euh, deux exclus de leur part là, attention qu'ils ont jamais joué plus. pardon qu'ils ont jamais joué donc euh, non alors ils ne l'ont jamais joué moi j'ai eu la, la primeur nous sommes deux à avoir eu la primeur de les entendre mm -hmm. euh, mais bon ils ont fait des, ils ont fait un effort sur euh, ils ont écouté un petit peu ce qu'on leur a proposé on a décidé d'essayer de faire un, un plus et puis bon comme ils se présentent et qu'ils vont jouer ce week-end à la japanexo sud comme ça voilà, j'en profite pour faire un petit coup de pub pour les copains des cerroches qui vont jouer là bas euh, il faut savoir que voilà il y a euh, deux nouveaux titres qui seront joués alors après euh, voilà tout ce que je peux vous dire c'est que y en a un qui est grand et qui est peut-être euh, qui est peut-être voilà l'un des meilleurs sauveurs de, de la Terre. Adrien, Et, après, le une sauveur une du monde. de euh, <rire> qui portant des armures sauve la Terre. Faut pas en dire Et plus. Et l'univers. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Euh, J'en ai assez dit, ça suffira, ça donnera envie. Et on a un deuxième concert. Alors le deuxième concert, c'est un concert euh, visual key. Ah, pour les gens qui ne connaissent pas visual key, c'est pas euh, une clé visuelle. <rire> C'est euh, un type de, de rock donc pour les plus connus euh, comme ex-Japan, qui ont été vraiment les précurseurs du domaine et qui ont été lancés là-dedans. Donc c'est du rock qui se rapproche plus du rock, euh, on va dire, métal, plus du métal en lui-même. Et, euh, et bien ce jeune homme s'appelle euh, Lightning. Donc euh, Lightning est un Français. Bon, il est originaire de l'île de la Réunion, mais il est Français, il vit en France à Montpellier. Euh, il a la particularité et euh, on a aussi cet avantage-là, c'est que c'est quelqu'un très ouvert, très sympathique. Mais c'est surtout quelqu'un, c'est le premier français qui, est dans ce milieu-là, au niveau du visual kei, il faut savoir qu'il a sorti un album et qui est produit et labellisé au Japon. Attention, hein, hein, attention. Par euh, la boîte de production Kira Kira Production. Alors, c'était pas la plus grosse boîte euh, au Japon, elle est de Kyoto, cette petite boîte. mais elle fonctionne bien et son premier album est sorti là-bas et euh, il a euh, un petit succès qui commence à démarrer et dans l'attente de sa tournée au Japon qui démarre fin d'année, oui, euh, il même. fait euh, la primeur parce que ça sera sa première scène en tant que lightning, oui. je dis bien en tant que lightning parce qu'il travaille en parallèle aussi avec Alice, les vocaloïdes euh, français donc parce qu'il a joué, il euh, je crois deux morceaux d'ailleurs pour, pour Alice Mais en tant que Lightning, vu qu'il lance en solo avec son album, et ben il vient nous donner son album sur scène, à la manga, en exclusivité. Et il faut savoir qu'en ayant bien discuté avec, c'est quelqu'un qui, qui vient, et ça c'est pas peu de le dire, parce qu'il n'a vraiment pas la grosse tête, vu que c'est quelqu'un qui se lance, et bien qui ne le demande. Donc je vais vous dire, rien du tout, il vient juste pour le plaisir de se faire connaître. Et il a décidé de se lancer chez nous, donc nous avons cette exclusivité-là cette année. Et Doc Voilà Donc, comme quoi, euh, en travaillant un peu, en discutant avec les gens, ben, on arrive toujours à, à trouver des nouveautés, des choses qui peuvent, qu'on ne peut que découvrir. Donc, voilà. Donc, le copain Laséro, je dirais, tu as peine d'en parler, mais si, je veux vous en parler. Mais... mais on les connaît, mais lui, on ne connaît pas. Donc, toi, quand tu le découvriras à Japan, Tour, ah, à Japan Tour. Ah, ok. Alors, il sera présent à Japan Tour parce qu'il est là-bas avec Alice justement. Mais lorsqu'il se déplace avec Alice. Euh, Euh, il représente en mm -hmm. fait euh, la, euh, il représente en fait ni plus ni moins que cette enceinte, cette société Alice de Vocaloïde français. il ne fait aucun concert euh, purement et simplement parlant de lui hein. donc voilà c'est donc, quelqu'un euh, voilà, euh, comme l'affairage on le sait qui sont très ouverts, très publics et qui sont euh, toujours prêts à faire plaisir aux gens et ben lui il est exactement le même dans un autre domaine alors il faut savoir et je préfère prévenir les plus assidus ou les gens qui ont vécu de mauvaises expériences dans les concerts de visual qui en France que je suis quelqu'un qui aime le visual kei, qui suis très difficile avec. Et euh, s'il a été choisi, si nous avons décidé de le prendre, il faut savoir que c'est parce que j'ai donné mon accord, parce que ce qu'il fait à l'heure actuelle est très bon et euh, à mon goût, rappelle beaucoup les sonorités de l'Hex de l'époque, mm -hmm. et c'est surtout un français qui, même s'il ne chante pas en français, il joue en anglais, il chante en anglais, mais surtout... Il, se, il ne se prend pas pour un chanteur japonais en chantant du yaourt et en essayant de un style. C'est ça qui fait sa force, c'est qu'il compose, il crée et surtout, il, il a sa vraie patte. Quoi. Donc c'est quelqu'un qui vaut vraiment le coup d'être rencontré, venez le voir. Et pour terminer, bien sûr, sur la. Ça là, dans les, les grands spectacles, nous avons, nous avons eu cette année ben, de. Voilà, de Le bonheur de vous travailler pour nous aussi un spectacle, un show donc de l'Inédit. C'est une première vue en France dans les conventions d'ailleurs. C'est exceptionnellement parlant, hein, pour être clair là-dedans. nous a créé un système d'animation qui tourne autour d'une célèbre émission de jeunesse. Mmh. Un club. On parce qu'il a été, <rire> il a été annoncé qui est le club de Roté. Ah oui, voilà. Donc je continue parce que du coup je suis lancé ou. Où... Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui. voilà. Donc, euh, sur le concept, c'est ni plus ni moins que des animations euh, diverses et variées, mais condensées sur deux heures de temps dans la soirée. Pour deux heures de folie euh, Deux heures de folie, tout à fait. Alors, excusez-moi, parce que je suis un petit peu fatigué en ce moment, je n'arrête pas. Mais euh, puis, euh, puis j'ai eu pas mal de petits soucis de santé, excusez-moi de ne pas être prévice, mais, euh, voilà. En tout cas, oui, c'est deux heures de folie où vous allez retrouver alors, euh, bah, vos présentateurs de l'époque. Les musclés seront sur scène aussi avec leurs instruments. Euh, avec et leur vous avez euh... des jeux à gogo, alors bien sûr ce sont des jeux pas du club 2 parce que euh, il faut savoir faire du match avec du lieu mais toujours s'adapter, donc des jeux créés à l'occasion exceptionnellement pour, euh, bah, pour le public par corps euh, par euh, avec des des séries, du karaoké, des cadeaux à gagner toujours. On Tout peut voter sur et... Minitel <rire> Comment On peut voter sur Minitel. <rire> Alors, tu, tu peux essayer si tu en trouveras. Euh, <rire> tout ce que je peux te dire en tout cas, c'est qu'il y aura aussi la présence de Monsieur Cadeau. Ah Monsieur nous, Cadeau <rire> Nous avons euh, voilà, nous avons trouvé Monsieur Cadeau Nous avons vraiment tout fait comme, euh, comme il y avait Club DO en tout cas. Et, euh, et on a la particularité cette année dans le Club DO aussi de faire comme dans le Club de c'est-à-dire d'avoir une diffusion d'épisodes comme on attendait, avec impatience. Mais ça, je vous dirais que pour découvrir cette surprise, parce que ce ne sont pas des épisodes ordinaires, je dirais, ce ne sont pas des épisodes euh, vous les avez jamais vus. Ce sont les inédits, vous êtes obligés de venir chez nous pour les rencontrer, pour, enfin, pour, les, rencontrer, pour les voir, pour uh -huh. le parce que euh, vous ne les avez jamais vus ailleurs. Parfait. Même les plus assidus dans ces séries-là peuvent me dire « Oui, mais moi je suis un grand expert, ce n'est pas possible. » On n'avait jamais vu ces épisodes-là. On les a enfin, fabriqués exprès. <rire> ils ont été conçus euh, par nos soins euh, pour l'événement, en effet. Ouais. donc euh, moi je vous encourage à venir bien sûr je vous encourage à, à rester jusqu'au bout parce que bah, vous allez pouvoir rencontrer plein de gens vous allez pouvoir profiter, vous amuser et, et donc euh, partager c'est surtout voilà, le grand mot c'est partager c'est euh, encore euh, voilà, aujourd'hui euh, j'ai eu des nouvelles euh, pour vous dire euh, qui sont relativement intéressantes euh, et beaucoup d'invités qui m'ont qui téléphoné pour me dire qu'ils avaient hâte de venir voilà. Bon, bah parfait, alors. Tout un programme, là. Je vous dis alors, on bah, a bah, deux semaines. Je peux peut-être faire une coupure, parce que je vais pas faire un monologue tout le long. Peut-être <rire> que M. Carcandès qu aura des questions, mais... Ah moi je sais pas. Peut-être que, tu, Chris, tu veux euh, nous... Euh... Alors, je sais pas si tu... Donc, Rio, tu en as parlé euh, lors de la présentation de l'événement. Mais il me semble que Thierry Bourdon sera également des vôtres, aussi. Alors, je t'entends très très mal Chris, ça a eu tendance un peu à grésiller, je t'entends très loin. Alors, est-ce qu'on a Thierry si Bourdon aussi à Fanamanga Ah, merci, euh, bon, On a fait le relais avec Arcandiel, apparemment, il a plus la boîte qui porte. Voilà, c'est ça. Vois, là, <rire> mais qu'est-ce que tu me racontes là augmenté, ah, Je vais tu... Ah. tu fais très mal, ou... ah, ah, oui. Quand oui. Qu'est-ce que tu me euh, racontes justement, là de... C'est pour ça que j'ai failli faire quand on Est-ce que tu avais juste tiré au bout de... du fil Voilà, juste avant de vous appeler, j'étais en ligne avec Thierry Bourdon. Donc Thierry Bourdon sera, oui, il sera présent. Euh, ben, nous fait la joie et le bonheur de venir sur les deux jours, euh, ben, profiter de l'événement déjà pour se changer les idées communes, une lui humaine d'ailleurs, parce qu'il aime beaucoup ce que, ce que l'on fait et les programmes mis en place, Et même la région, euh, donc il sera présent pendant deux jours pour venir vous rencontrer, pour venir faire des photos, discuter, parce que c'est quelqu'un de très sympathique, de très abordable. Mmh. C'est pour les gens qui ne le connaissent pas, euh, à l'heure actuelle, il y en a peut-être encore, malheureusement depuis le temps, hein, mais si vous écoutez Génération Manga, vous devez le connaître. Ah, c'est même un, euh, un acteur, euh, enfin, un comédien de doublage qui a un, un lourd passif, dirons-nous, dans ce domaine-là, parce qu'il exerce depuis maintenant, si je ne dis pas de bêtises, au moins 40 ans. C'est bien ça. Ah, oui, tout. oui, ça va être ça. Ouais. Dans ces eaux-là, parce que voilà, c'est... Et euh, pour les plus anciens, il doublé dans Arnaud Béouilly, il doublait dans la petite dans la prairie, il a doublé dans Plus la date de la victoire. La, la bataille, bataille des planètes aussi Albatros. La bataille des planètes, mais il y en a tellement, mon pauvre, que je ne pourrais pas <rire> tout le citer. Et puis pour les plus récents, parce que bon. Oui, parce qu'il fait, fait aussi des, des séries récentes, fait. oui, effectivement. Voilà, bah, il a fait ses 17 ans aussi dans Dragon Ball Z. Et Code Geass, euh... pour récent Oui Code Geass, euh, le louche Eh oui, et pour ce que j'allais dire là, pour le plus récent, pour les, les plus jeunes, il est la voix française de Lelouch dans Code le bis, Il est la voix française de Djellal dans FairyTale. Voilà. Euh, Exactement. Pour les séries, alors de séries télé, il y a, il joue, il joue, le rôle de Wes dans Glee. Il a la voix de Wes dans Gilles. Alors, Je ne suis pas Guy, je ne sais pas quoi il ressemble le personnage, mais pour ce que ça parle. Voilà. Euh, voilà, du côté de Thierry Bourdon, euh, cette année, euh, alors. Cette année, euh, et ce sera certainement le pour les prochaines fans manga, nous avons décidé euh, que pour objectif, nous ferons venir une ou deux personnes un petit peu plus ressortantes, enfin ressortant un peu plus du lot que les autres, donc comme Thierry Bourdon qui est un comédien de doublage connu et reconnu. Euh, donc pour euh, une ou deux têtes d'affiche dans le domaine, euh, nous avons décidé de faire suivre derrière eh ben, beaucoup d'émergents, de jeunes artistes, de jeunes talents, dans différents domaines qui restent toujours par contre en lien avec ce type d'événement euh, parce qu'on en fait toujours pour les mêmes malheureusement c'est ce que c'est dit on voit toujours sortir les mêmes qu'ils soient archi connus du moins mais on entend toujours parler des mêmes qui font telle ou telle vidéo qui font tel ou tel dessin qui font tel ou tel doublage ou qui font... ce qui est un petit peu rageant et euh... J'ai décidé, en accord avec la commune 10 qui m'a laissé les mains libres, de faire que le salon 10 soit un salon, comme je l'ai dit, de partage, mais surtout un salon euh, tremplin pour les jeunes talents, tremplin pour euh, ces gens qui, ben, qui viennent dans toutes les conventions de France, qui se donnent la peine et qui déboursent de l'argent pour participer à tel ou tel concours et qui ne sont pas reconnus malgré leurs talents. Donc cette année, nous compterons dans le domaine du cosplay, euh, Eh ben, des gens de qualité et de référence, donc on nous auront Isabelle Jeudi, donc Isabelle Jeudi n'est peut que bah, la... la grande gagnante du World Cosplay Summit 2007 à Nagoya au Japon. Euh, donc c'est en France, je pense à l'heure actuelle, de par le palmarès et les acquis, la référence en mode de cosplay, mm -hmm. euh, qui malheureusement a été beaucoup passée, je dirais, dans les oubliettes. billettes. Alors qu'elle a quand même un titre que personne d'autre n'a remporté à l'heure actuelle, et qui est très sympathique, très gentille, qui se propose de venir vous faire du nail art, qui propose de la calligraphie, qui propose du. L'atelier cosplay, c'est elle qui vous apprendra à confectionner certaines pièces, ou savoir travailler certaines matières. Euh, nous aurons les Codes Corporation, qui sont un duo de cosplayeuses issues de Lyon et de Dijon. Vous êtes toujours là Parce que Je ne vous entends plus, les gars. Et en boîte parole, exactement. D'accord. Donc les Codes Corporation, qui sont ni plus ni moins que des ben, du haut-dessus, une de Lyon, une de Dijon, qui vivent depuis maintenant sur le, sur le circuit, Alors, depuis quelques années elles suivent déjà, ça ne va pas faire 10 ans, mais elles ont bien déjà fait le temps où elles traînent dans les conventions, mais elles se sont vraiment mis au cosplay depuis 2-3 ans, et ben, nous ont fait ni plus ni moins que le premier prix cosplay à la Dijon et le premier prix de prestation à la Japan Touch euh, cette année, enfin l'an dernier, Et euh, donc, ils nous feront la joie et le plaisir de venir, donc toujours pareil, ces gens-là, viennent avec une banane monstrueuse et, et, et ont hâte de venir nous rencontrer et de vous rencontrer et se euh, sentent enfin euh, considérés, hein, parce qu'inviter, c'est pas rien, quoi, c'est euh, toujours une marque de respect et une marque de confiance et on l'a en retour. Et nous aurons toujours dans le domaine du cosplay alors un alcool de création, donc euh, Loïc, son vrai prénom, qui est originaire de Calais. Euh, Loïc a la particularité d'être euh, un cosplayer qui alors a gagné en 2013, si je ne dis pas de bêtises, le premier prix cosplay au MediNasia de, c'est en Belgique, c'est ça, c'est MediNasia ou c'est un expo Alors là, je t'avoue, j'en sais rien du tout. Oui, C'est Medina c'est ça. C'est euh, un spécialiste surtout de la confection d'armure sur mesure. Et quand je dis armure sur mesure, je ne parle pas d'un bout de carton qui fait le tour de la jambe et qui est bien cylindrique. Mmh. Je parle d'une vraie armure taillée. Je vous encourage à aller sur votre Facebook. Vous tapez Night Cold, hein, comme, la, comme une île froide. Quoi. Night Cold, création avec un S à la fin. Si vous voyez un Batman Beyond, vous cliquez dessus, c'est lui. Et quand vous allez voir son travail, vous allez exploser. C'est voilà, quelqu'un qui ne fait pas de bruit, qui est super sympa. Qui fait de la conception d'armure et qui a le bac à qui on n'a jamais proposé quoi que ce soit et cette année c'est sa première et on a l'avantage c'est que ce monsieur sans le savoir quand j'ai rentré en contact avec lui bah euh, nous a annoncé qu'en fait sa petite amie était de Clermont et qu'il connaissait bien la région. Ah le bon est petit Donc, nous aurons euh, notre ami, euh, Michael, qui sera là. Donc, pour le côté, euh, voilà, euh, ça sera le jury, d'ailleurs, des concours de cosplay. Donc, euh, comme quoi, on, on se réfère à des gens de qualité et connaisseurs dans leur domaine. Pas forcément des gens qui ressortent un peu du lot en ce moment et qu'on mise tout dessus. Non, il faut savoir miser sur des gens qui ont d'autres qualités, qui font du très bon cosplay. Et quand je dis très bon, c'est pour pas dire excellent. Ensuite, en termes d'illustrateurs, on aura les Orbesonges, qui est une association d'artistes, auteurs-créateurs de Bordeaux, qui nous ont fait d'ailleurs le plaisir de nous confectionner une très belle affiche pour cette année, que vous pouvez voir sur la page Facebook, qui, eux, par contre, évoluent dans le monde du rêve et de l'imaginaire, parce qu'ils ont un style graphique bien à eux, ils ont un monde bien à eux, ils interprètent leurs personnages. Euh, sur leur stand, tout en, bah, tout en proposant leurs services, tout en vendant leurs produits. Euh, c'est pas descriptif. Il faut savoir, pour venir leur parler, il faut les rencontrer. Euh, c'est quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose que l'on peut décrire. Ce ne sont pas des illustrateurs, je dirais, euh, basiques qu'on peut trouver un peu partout. Ce sont vraiment des gens, il faut se baigner dans leur milieu et on se rend compte qu'ils sont super attachants. Et, et quand je leur ai proposé de venir en tant qu'invité, euh, j'ai eu à. J'ai eu une réaction, j'ai cru qu'ils venaient avec cardiaque les gars, euh, derrière, parce que on n'a jamais parlé d'eux avant et euh, pourtant ils font du travail de qualité et ils sont super, euh, bah, voilà, super motivés pour venir. Nous avons toujours du côté illustrateur, euh, donc auteur et créateur de fanzine, cette fois-ci, euh, parce qu'il en faut aussi, Solina Chan et Itmi Chan, euh, qui en fait travaillent à trois, mais la troisième personne ne sera pas là. qui représentent leur propre euh, alors leur propre euh, plus ou moins on peut dire entreprise ou changing je ne sais pas euh, à ce niveau-là mm -hmm. elles ont changé de nom dernièrement c'est pour ça que je suis un peu perturbé mais elles sont connues sous le roman d'artistes qui sont dans le style pur et dur par contre manga hein. Euh, vraiment c'est du style japonais euh, par contre en termes de qualité c'est euh, c'est du haut niveau c'est euh, moi je suis pas dessinateur mais c'est déjà du très très bon niveau elles font leurs propres œuvres elles ont en tout cas euh, On ne peut pas dire un vrai manga, parce que, mais c'est un, une sorte de, de, voilà, de petit manga un peu comme tu fait les mangakun à l'époque, euh, ouais, mm -hmm. euh, vendu en, et c est, c est en série, il y a des numéros, ça se suit, c'est toujours continu. Donc euh, on a en plus cette chance, c'est que Itomi Chan, qui dessine très très bien, se trouve être en relation étroite avec Fan par un lien familial. Mais nous avons Solina Chan qui se trouve être aussi une grande amie et qui n'est ni plus ni moins que la petite amie du joueur du grenier, qui malheureusement ne pouvait pas venir cette année parce qu'il avait déjà un engagement, mais mm -hmm. euh, qui nous fera la joie, qui a déjà bloqué ses dates pour l'année prochaine, d'être présent à la fin de manga. Petite exclu que je vous donne. Ah bien. Voilà, c'est qu'on travaille déjà sur l'événement de l'année prochaine parce qu'on a déjà les dates de l'année prochaine. Parfait, ça rigole pas. Tiens. Ah, j'ai fait les choses en main cette année, j'ai demandé qu'il fallait que ce soit propre et lécaire. Euh, parce que si on veut créer un événement pour les gens qui, qui soient dignes de ce nom et qui est de la qualité, eh ben, il faut savoir s'investir correctement en temps et en heure. Donc voilà, petite lecture pour l'année prochaine, vous compterez sur euh, le joueur du grenier car le joueur du grenier sera... exceptionnellement cette année, enfin l'année prochaine, euh, chez nous, à fin d'un manga en 2017. J'en ai d'autres, mais je peux pas tout vous donner tout de suite. Ah bah non, faut en garder un peu quand même, des surprises. Euh, surtout un peu, surtout beaucoup, parce qu'il oui. y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui vont se dérouler, qui vont, en termes de qualité, pour vous dire, euh, je... c'est simple, hein, en termes de qualité, par rapport à toutes les conventions qui se font à l'échelle régionale et même au pourtour, euh... Tout est proportionnel hein, dans ce que je dis. Attention C'est-à-dire qu'il faut faire ça en fonction du nombre de participants, en, en fonction du nombre de personnes en présence dans les différents concours. Euh, c'est simple. L'objectif visé, c'est la qualité. C'est-à-dire que la qualité, c'est pas que du visuel, c'est aussi la qualité des gens qui viennent, c'est la qualité des services proposés, la qualité des, des animations euh, mis à disposition. Donc, c'est une qualité générale. Donc, C'est-à-dire que, voilà, si vous avez un événement qui fait 6, 7, huit personnes Mais si sur ces 6, 7, 8, 8 personnes, vous avez, alors je donne un exemple, on va dire, si vous avez 200 cosplayers, mais si vous en avez 20 qui sortent du lot, il y a le ratio est, est, est petit, quoi, ça fait du 10%. Par contre, euh, si vous avez 20, 30 cosplayers, mais si vous avez allez, 20, 30 cosplayers, mais sur ces 30 cosplayers, si vous en avez, admettons, 28, 25, de très bonne qualité, je veux dire, le ratio est déjà nettement euh, supérieur, euh, donc... Euh, qui est l'idée en fait, ni plus ni moins sur cette fin d'un manga, c'est de relancer la machine avec de la qualité, et comme je vous dis, la qualité elle est au travers de tout, et je précise bien de tous ses traits de caractère, que ce soit physique, morale, que ce soit sur la qualité du qui la qualité des dessins, la qualité de l'activité, tout, je reprends bien tout ça, voilà. Euh, J'oublie euh, des gens, mais euh, nous aurons aussi une spécialiste du steampunk, parce que le steampunk est quelque chose qui est très à la mode à l'heure actuelle, Donc, nous avons un modèle et styliste steampunk qui n'est autre que Lily Généré, qui était d'ailleurs cet après-midi euh, chez moi <rire> pour venir euh, discuter euh, bah, de l'événement, savoir comment elle avait présenter les choses. Donc, il va venir avec sa maman, qui est une euh, créatrice et couturière aussi, enfin, costumière exactement, dans ce, ce milieu-là, et euh, bah, qui vous proposera ni plus ni moins euh, bah, que de, bah, de, des photos, des shootings, des... Alors, une ligne de vêtements aussi, qu'elle a créée elle-même, euh, et autre, euh, je dirais, moi j'appellerais ça des babioles, l'Archangène le comprendra, mais euh, tout ce qui peut être accessoire, tout ce qui peut être bijoux, tout ce qui peut être chapeau, euh, voilà, ce genre de choses-là. Donc on est vraiment éclectique il y a des domaines ouverts avec même le steampunk euh, cette année, euh, ce qui n'est pas euh, négligeable, parce qu'il en faut quand même pour tout le monde. Donc nous aurons euh, aussi, et là j'y tiens... Ils mettent un gros gros gros gros coup de pouce. Alors, euh, ce que je porte dans mon cœur, que j'appelle la famille, euh, qui sont la Ranger Family, qui viennent de Roanne, qui viennent chaque année, mais qui cette année vous ont vont vous proposer quelque chose d'exceptionnel. Euh, moi, j'ai les, les secrets. J'ai les visuels, j'ai les secrets. J'ai discuté avec Christian. Euh, ils auront un stand beaucoup plus grand parce qu'ils ont besoin de place cette année. Euh, et ils vont vous, pro vous proposer enfin, voilà, fait de l'exclu parce qu'ils ont. Ils ont vraiment mis les, les petits plats dans les grands pour essayer de faire quelque chose de, qui rebondisse. Et, euh, et en plus, on a la particularité cette année, ben, grâce à eux, et, euh, parce que c'est un truc auquel je tenais, d'avoir une, une activité spéciale enfant euh, lors d'une convention, ce qui n'existe quasiment pas. Pour ne pas dire, moi personnellement, je n'en ai jamais vu d'ailleurs. Parce que les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, euh, c'est bien, mais ils n'ont pas forcément les mêmes points d'attraction que nous. et bah, on a créé un, un jeu, jeu d'aventure qui dure une petite heure et qui s'appelle euh, l'aventure Power Rangers et ils vont pouvoir aider les Power Rangers c'est tout ce que je peux dire dans leurs aventures après sous quelle forme euh, mystère il faut venir quoi ah, si on pouvait leur montrer les vrais sandailles ça serait bien il y aura en tout cas tout ce que je peux tout ce que je peux te dire Camille c'est que tu vas en avoir pour tes yeux euh, ça c'est une certitude hein. pour les femmes comme toi de de, de Saint-Taille, bon, moi si j'en suis, bon, je suis moins à moindre niveau je suis mon connaisseur, mais en tout cas, il y, y a de l'ancien, mais il y a du nouveau, du très nouveau, il euh, y a du top qualité, et il et y a de l'exclu, mais je ne veux pas en dire plus, c'est pas à moi de dévoiler leur secret, si vous voulez la découvrir, c'est exclu, parce que c'est pareil, si on en veut une les gens viennent plus, il faut venir le découvrir. Mais euh, voilà, il faut venir, vous allez voir, c'est euh, magique. Bon, à côté de ça, vous avez. Foule euh, d'activités et d'invités. nous avons un youtubeur spécialisé dans le jeu vidéo qui s'appelle Mister Fleche, qui est de Bordeaux aussi. Hein. Donc comme vous pouvez le constater, tous les gens que je cite, pour le moment il n'y a pas beaucoup de, de régionaux de manga euh, Fanga manga tapé aux quatre coins de la France. Donc euh, c'est un petit youtubeur qui fait son petit bonhomme de chemin et qui est très sympathique et qui propose des activités. Donc cette année, normalement, si je ne dis pas de bêtises.. Euh, nous avons enfin du wifi dans <rire> la salle spectacle ah. et euh, on aura du stream. Donc euh, tous les youtubeurs, les web radios qui veulent venir faire des, euh, bah, des reportages ou qui veulent streamer euh, en direct de l'intérieur, vous avez carte blanche, vous n'êtes pas limité, euh, vous pouvez venir. Alors si normalement tout fonctionne bien, parce que malheureusement, je ne suis pas non plus. Euh, de messi hein, euh, je peux très bien vous dire ça mais demain ça peut très bien ne plus fonctionner je ne prends que les informations à la source mais normalement ça fonctionne voilà parce que en termes de jeux vidéo on devait avoir karaté et ken bogart de jeuxvideo.com, vidéo.com mais malheureusement euh, ils ont été obligés de ben, partir à cannes pour les championnats du monde de street fighter alors je sais plus si c'est street fighter 4 ou street fighter 5 et il y a le 5 qui sort je sais pas il <rire> ouais, enfin, a... en tout cas ça se, ça se déroule à cannes c'est une coupe du monde, un championnat du monde ce qui fait qu'on perd malheureusement ces gens-là on devait avoir euh, une autre personne qui devait venir, c'était Sparadra, et lui par contre reprend les doublages de... reprend les doublages de, de donc, de noob, donc euh... enfin les doublages de pas les doublages, les tournages de noob, donc on l'a perdu aussi malheureusement, mais c'était pas certifié, mais pour vous dire voilà que... ce genre de choses-là, euh, bon, je vais vous parler parce que ces gens-là en fait, euh, s'ils ne viennent pas cette année, ben, viendront certainement l'année prochaine pour parler qu'on a avec et pour vous dire que voilà, faire le manga, et bah, avec ses petits moyens, et bah, on arrive à toucher bah, des gens qui euh, ont envie vraiment de venir. Il y avait, bah, comme tu le sais, et merci Arcandien de m'avoir mis sur la piste, et que j'ai eu un super d'ailleurs, un super contact avec, notre ami Chantal Barouin, mm -hmm. euh, qui est adorable, qui est une comédienne de doublage aussi. Donc pour les gens qui. Alors elle est actrice plus que comédienne de doublage. Hein, euh... Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la voix française de Rosa Scarnab dans Tale, mais c'est la, la voix française de Claire dans Clémor, et c'est aussi pour les, les fans de bonnes, c'est la voix française d'Angela Dontenegro. Voilà. voilà. Donc, mais euh, ce n'est que partie remise. Bon, après, euh, euh, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, euh, maintenant, venez voir sur la page Facebook, que je vous en donne pas trop, je vous vends le truc assez bien. Mais il y a encore plein de choses à voir, à découvrir, euh, lisez le planning, tout est mis en ligne, euh, les, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura des médias en place aussi. Euh, ce qui est rare pour un événement de cette ampleur, mm -hmm. euh, parce qu'en général, malheureusement, lorsqu'on prend les contacts avec des médias et qu'on s'entend dire qu'on ne fait pas assez public, qu'on n'est pas assez intéressant, souvent les médias vous ferment la porte, euh, et bien cette année pour le moment, nous avons deux chaînes de télé qui seront là. Euh, elles sont, seront présentées, il y en a déjà une que j'ai annoncée sur la page Facebook, mais elles seront présentées, c'est-à-dire que ça a des portées nationales et extérieures. Euh, nous aurons euh, eh ben, une, une radio, euh, déjà, <rire> nos amis de Génération manga, il me semble. Ah oui, oui, c'est bizarre, ça, je les connais, je crois. <rire> <rire> bon, mais vous aurez, bah, bah, pour toi, pour ta bouleur, Marc-Angèle, tu pourras rencontrer... Euh, alors j'ai mangé son pseudo à, à Jérémy mais le patron de c'est Admin FM mmh. qui sera là mais en tant que visiteur parce qu'il voulait voir l'événement il vient faire un petit tour et puis c'est l'occasion comme vite tu serais là bah, il vient pour venir te rencontrer hein. donc euh, toi Chris tous ceux qui seront de génération manga en place okay. voilà c'est l'échange de voilà c'est le principe d'échange de partage de communication toujours Et voilà, nous avons mis en place euh, beaucoup de choses du côté donc médiatique parce que euh, on a en tout et pour tout, avec notre ami Walter qui m'a donné un gros, gros, gros, gros, gros coup de main, nous avons, il faut savoir, fait parvenir 70 euh, mails à, sur différents forums, différentes chaînes de télé, différentes euh, radios euh, en termes de communication. Euh, C'est du travail à deux. parce qu'il faut les envoyer, mais après il faut réceptionner, il faut entretenir le courant, il faut négocier des interviews, la communication. Donc, euh, euh, en tout cas, voilà. On attend euh, la possibilité d'une troisième chaîne très connue dans le domaine, tout ce que je peux vous dire. Je n'en dévoilerai pas plus, car malheureusement, euh, parlant, ça a été... C'est euh, arrivé un peu comme un cheveu sur, sur la soupe, on ne s'y attendait pas, et euh, sans négociation. Et puis il faut savoir aussi qu'on a euh, une autre force de frappe euh, en termes d'image dont on a mis en place cette année parce qu'à euh, discuter, à rencontrer des gens. Nous avons un photographe euh, de qualité qui travaille pour différents types de médias, qui, euh, tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, et euh, j'ai reçu donc, le nouvel ce matin, je l'ai partagé avec Arcandienne, donc euh, je vais annoncer juste la moitié de la surprise, la deuxième, vous la découvrirez sur l'événement ou après. c'est que nous serons euh, relayés sur un reportage photo dans deux journaux locaux new-yorkais. Voilà. Donc, c'est pour dire que Fanamanga, tout petit que ce soit, a une portée internationale cette année. Chose qui n'est pas le cas de forcément beaucoup d'autres conventions à grosse échelle. Mais c'est pas grave, c'est oui. C'est montrer notre force par rapport à ça parce que Et ben, en termes de qualité, ce qui a été proposé, vendu et ce qui a été déjà plus ou moins révélé à ces médias euh, l'aura énormément plus. Voilà. Pour le restaurant de la surprise, euh, comme Arcangel le sait, et euh, comme je lui ai dit tout à l'heure, voilà, moi tout ce que je peux vous dire c'est euh, qu'il faut venir sur l'événement, on vous fera l'annonce sur le lieu. Et vous aurez l'annonce après par la suite avec parution de l'article. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous aurons une page complète dans un journal très, très, très, très connu. Voilà. À vous maintenant de, tra de faire travailler votre imagination. Et là, hein <rire> Le Daily Planet. <rire> ah, s'il euh, existait <rire> euh, euh, non, voilà. <rire> Donc voilà, mais euh, voilà. Non, après... Euh, Il faut savoir euh, que cette année, voilà, on voulait vraiment, vraiment faire quelque chose, et pour nous, parce qu'on aime ça, mais, mais aussi, aussi, principalement pour les gens, faire quelque chose où les gens euh, et ben, ne viennent pas que pour acheter... Euh, C'est bien beau une convention, mais quand on voit, excusez-moi du terme, je vais être un peu violent, je ne citerai pas à toutes ces conventions, parce qu'il y en a foule en France, mais quand on voit des gens qui viennent en cosplay juste pour être assis dans une convention pendant 6 heures à attendre qu'on les prenne en photo, Euh, j'ai pas mal au cœur pour ces gens là parce qu'ils viennent pour ça euh, j'ai mal au cœur moi pour les gens qui organisent en fait euh, parce qu'en fait ils mettent rien à... à contribution pour que ces gens là eh ben, euh, partagent en fait ce, ce plaisir qu'ils ont de se cosplayer euh, ils sont là, elles sont ainsi malheureusement mais personne s'occupe d'eux alors sur de la manga, ben, on a décidé que les cosplayers qui viendront euh, eh c'est une convention pour eux Euh, avant tout euh, certaine... pour les gens en général mais pour ces gens-là je si, si, si, si, si, suis désolé plutôt que de rester tout seul 6 heures ainsi quelque part il eh y aura des activités pour ces gens là il y, y aura un coin repos mis à disposition pour ces gens-là il y aura alors pour le futur on a même un projet euh, sur le, le salon de proposer euh, de proposer quelque chose qui est exclusif bon, c'est pour ça qu'on en va parler aujourd'hui d'ailleurs avec des, des cosplayers de, assez connus donc, euh, Pareil, c'est quelque chose que je ne révélerai euh, que le moment venu, parce que je n'ai pas non plus envie qu'on m'enlève le. honnête hein qu'on m'enlève le concept. Mais euh, voilà, c'est de faire en sorte que ces gens-là, euh, et comme tu le sais, Arcangel, toi, qui repente des conventions, euh, et comme l'a dit mon ami Kenny, euh, je crois la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, c'est que pas beau être super bien cosplayé quand t'es un mec, tu restes sur la touche. Ah bah oui. euh, <rire> la pépette, on la prend en photo dans tous les sens. Moi je vais changer ce registre sur ça dans le manga, euh, je veux que ce soit tous les cosplayers qu'on prenne en photo, qu'on ne laisse personne de côté, qu'ils se sentent chez eux. Donc je vous le dis, si vous écoutez ce message, amis cosplayers et cosplayers, euh, tout le monde, je dis bien tout le monde, et même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous, ben, tout le monde est le bienvenu. Nous on n'est pas, euh, pas là pour juger les gens, on est là pour que les gens s'amusent et partagent. Donc, oubliez, euh, c'est a priori le temps d'un week-end, oubliez euh, ce que vous faites la semaine, venez vous amuser. Euh, écoutez pas les gens, écoutez votre cœur, moi je vous dirais. Voilà. Écoutez vos, votre envie de vous amuser. Euh, tout est mis à disposition pour vous, euh, à tel point qu'il faut savoir que l'événement, normalement, euh, coûte 3 euros la journée, 5 euros, la totalité des week-ends, pour toutes les activités. Euh, sur des conventions beaucoup plus proches, je ne me souviens plus trop des tarifs, mais il me semble que ça doit avoisiner dans les 15 euros, 16 euros euh, en moyenne. Euh, sachant que vous n'en aurez, euh, aurez pas la moitié des activités que vous trouverez sur Fana Manga. Mais surtout, et là où j'y mets un point d'orgue, et que j'ai été clair avec l'organisation, c'est que toute personne cosplayée se verra l'entrée offerte. C'est gratis. Tout à fait. Alors pour les gens qui se posent la question, parce que j'en ai eu, euh, c'est un endroit où on est là pour que les gens s'amusent et partagent, donc on n'est pas regardant sur le cosplay, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui m'a encore contacté en disant un Kigurumi, est-ce que c'est considéré cosplay ah, C'est oui, un oui. droit d'entrée, donc si vous voulez c'est pas sur un concours où on juge, on juge pas là, nous qu'on veut que les gens viennent s'amuser, donc oui le Kigurumi est toléré. Par contre, là où je mets un gros, gros, gros point euh, d'exclamation avec un gros attention, mm -hmm. euh, pour moi venir en maillot de bain, de <rire> le maquillage, ou venir avec un t-shirt déchiré et trois coups de sang, on dire, je suis un zombie, c'est pas un cosplay. Oui, ouais, on est d'accord, pas voilà, déconner. Moins un cosplay, il faut que ce soit un minimum euh, coloré, très représentatif ou travail. Et Dieu sait que moi, je ne suis pas un cosplayer, je suis incapable de faire un costume, je le reconnais. Euh, je fais faire mes costumes sur nos mur pour pouvoir amuser les gens, mais voilà, je ne veux pas que voilà, ce côté soit amoindri par, euh, par des personnes qui pensent que euh, eh ben ça leur suffit, à ce moment-là c'est trop facile de se faire coter de, de maquillage et de dire voilà je suis je suis cosplayé. Surtout ce qui est important dans cosplay, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'ailleurs il y a le coup, il pour le costume, mais il y a le pays, il y a le paying. Jouer son personnage, c'est aussi ce qui est certainement la partie la plus difficile. Donc, quand on fait euh, du cosplay, il ne faut pas oublier cette partie-là. Euh, J'espère rencontrer beaucoup de cosplayers qui joueront vraiment quelque chose et qui ne sont pas simplement que défiler avec un beau costume quoi, sur scène. Donc, euh, En tout cas, sachez que pour l'occasion, nous avons full de cadeaux Et surtout que exceptionnellement cette année, je ne sais pas si ça s'est fait dans d'autres conventions en France, mais nous avons fait faire des trophées pour les vainqueurs des concours de concours du cosplay. Des trophées, ouais. c'est bon ça. J'en dis beaucoup, je parle beaucoup, je ne sais même pas qui est arrivé. D'ailleurs, je crois 20h53, 54. <rire> bon, et eh ben ma foi, voilà. Donc j'espère que le message est bien passé. Absolument. Ça donne envie d'y aller, en tout cas. C'est le but, euh, c'est le but. Et d'écouter ma foi, euh, les gars. Par contre, euh, bah, je suis une vraie meuf. Alors que je vous laisse. ça fait trois quarts d'heure que je suis en ligne. Eh oui. <rire> en tout cas, j'ai fait mon heure quasiment. Donc bien. Euh, moi, j'ai juste un dernier truc à vous dire. Bah, venez tous, venez vous amuser, venez partager, et euh, vous verrez une convention telle qu'elle existait à l'époque et telle qu'elle devrait toujours exister. Et, euh, et surtout, effacer euh, tout ce qui existe. Faut faire table rase du passé, comme on dit, il faut le faire là aussi, et venez découvrir quelque chose de nouveau, mais qui existait par, par l'époque, c'est ce qui était en fait uniquement que le précurseur, et c'est ce qui vous a apporté les fameuses PGS, les fameuses Japan Expo, les fameuses CGC, les fameuses Japan Touch, voilà, en fait, il faut savoir qu'on voilà, est revenu sur des racines, on est revenu sur quelque chose de, de, de complètement, euh, de complètement euh, frais. Et le fait en plus de faire dans un endroit où c'est très difficile parce qu'il faut dire que Saint-Fond c'est difficile, c'est un vrai challenge mais c'est aussi une, une valeur sûre parce qu'on part sur, sur une base saine. Quoi. Donc, donc venez vous on... amuser et venez partager. On rappelle donc c'est c'est ça touche Moulin en fait. Hein. Alors Isar c'est une commune mitoyenne oui, de, de Moulin. Pour les gens qui ont posé la question, c'est deux heures et demie de route, euh, enfin en train de Paris. Euh, c'est une heure et quart de route de Clermont environ. Et euh, bon, après tout dépend d'où vous venez, mais euh, tout est mis à disposition sur place. Euh, vous avez des hôtels à 5 minutes de, de la salle. Euh, ni plus ni moins. Le parking est gratuit, je le précise aussi, attention, parce que c'est très important. Hein. Euh, le parking est gratuit et toutes les activités au sein de la convention sont gratuites. La seule chose qui est payante, c'est en fait, le tournoi de Street Fighter 2X, mais l'inscription se fait en ligne. Sinon tous les autres tournois euh, de jeux vidéo ou toutes les autres activités à l'intérieur sont gratuites. Voilà. Ok, ok. Parfait. Et eh bien, euh, sur ce, je vous remercie les gars. Je vous remercie tout le public qui a pu écouter. Et puis, je vous souhaite nombreux à l'événement. Eh nous y serons tant que faire ce peut. <rire> voilà, merci à vous. vous à bientôt. Ouais, ciao. Ciao. Pas la go. <rire> <rire> naf, naf. Voilà. Alors, donc, euh, donc, vous savez ce qu'il voit cette affaire dans 15 jours. Et vous savez ce qu'il voit cette affaire euh, ce week-end aussi, hein. Donc euh, ce week-end, je vous rappelle donc que c'est à Japan Tour, il y aura des tonnes de choses, il y aura donc comme tu l'as dit, des conférences euh, sur euh, l'éco-production, sur le doublage, euh, euh, il y aura bien sûr euh, Igarashi euh, grandi, tout ça, euh, et, et qui mieux mieux. Et, que, euh, et, et voilà. on vous <rire> ramène plein de, plein plein de surprises et plein d'interviews exclusives et pour oui. les prochaines semaines, donc restez à l'écoute, ça va envoyer du lourd. Euh, si on se quittait avec euh, notre ami Michel, tiens... par exemple, un petit mousquetaire ou un petit bioman là, euh, sous le coude Ben Non, je n'ai pas sous le coude. Alors, ce que je vais avoir <rire> sous le coude, ce euh, sera Goldorak. Il est de Mazinger. Voilà. Voilà. Ce qui <rire> reste quand même de Michel. Voilà, ce qui reste quand, quand même en... du Michel. Et puis, comme c'est un peu moins connu, ça permettra aux gens qui, d'aventure, ne connaîtraient pas d'écouter pour pouvoir chanter avec Ce lui. samedi, d'ailleurs, à partir de 18h30, Quasi deux heures euh, non-stop de, de live. Michel Barouille, Valérie Barouille, euh, Dominique Poulain Et des surprises et une mise en scène spéciale pour ce concert. Voilà. Donc ça ça fait envie. Nous y serons, vous y serez. Et puis voilà. <rire> Allez, à la semaine prochaine quant à nous avec tout ça. Et ça sera pas l'Ars Darf Nigo Nigo Voilà. <rire> C'est parti Goldorak et les deux Mazinger patrouille ensemble dans les airs c'est en train de ramer mais ça va se lancer il faut pas s'impatienter <rire> alors ça vient ou ça vient pas ça vient pas, je ne sais pas ce qui se passe ah.